ブリッジのメタルプログラシップ、Labrique Labrique et le Fanal。 Votre animateur, Alain Lefebvre. Bonsoir. Bienvenue à cette émission La Brigue et le Fanal en ce mardi 18 mai 2010. Mon nom est Alain Lefebvre je serai là pour vous accompagner en musique jusqu'à 21 heures. La Brigue et le Fanal qui, je vous le rappelle, est une émission qui est consacrée au power metal, metal progressif, doom et rock progressif. Il s'agit de la seule émission consacrée entièrement au metal mélodique à l'horaire de C'est Fou et cela depuis 10 ans. Ce soir, pour la première, pour le, pour ce soir, je vous ai concocté une émission très diversifiée au cours des 120 prochaines minutes. On va entendre entre autres Morphis, z a n b o r t n a g g e r Overkill, Raven, Baroness, Donova, Bison B, C, My Dying Bride et Warbringer. Donc, un excellent programme en perspective pour les amateurs de métal à tendance progressive et mélodique. Tout de suite, on va commencer l'émission en force avec un peu de heavy metal de traditionnel. Dans un moment, on va entendre les Allemands de Primal Fear et une des formations de power metal les plus appréciées. Je parle de Ice Earth avec une vieille pièce. Mais d'abord, on débute avec Heaven and Hell. La question de souligner comme ça la disparition de Ronnie James Dio. qui est décédé du cancer dimanche matin à l'âge de 67 ans. On va écouter une pièce tirée du très bon dernier album qu'il a enregistré avec ses compères, ses compères, plutôt, de Black Sabbath et qui est paru à ce temps-ci, à peu près, l'année dernière. The Devil You Know, la、yes, pièce The Turn of the Stroop. Vous ondes Radio êtes les sur t イフォー 89.1M。 vétéran allemand Primal Fear avec la pièce titre de l'album Black Sun de 2002. Il sera en concert à Québec dimanche 23 mai, Primal Fear, à l i m p é r i a l avec les formations québécoises Southern Cross et Ice Vinland. Les billets sont en vente sur le réseau Biotech et on va les entendre dans un moment d'ailleurs, Southern Cross. Juste avant Primal Fear, on a entendu Iced Earth avec la pièce Burning Times, c'est tiré du disque, album classique du Power Metal, Something Wicked This Way Comes de 1998. Au début du b l o c on a entendu Heaven and Hell avec la pièce The Turn of the Screw, tiré e de leur excellent dernier album, The Devil You Know. paru en 2009, je vous ai préparé un spécial Dio complet que je vais vous présenter vendredi après-midi à l'émission A Classique qui, je vous le rappelle, est diffusée de midi pile à 17h. Et,、euh, question comme ça de faire un dernier hommage à cette figure、euh, majeure qui a grandement contribué au développement du métal dans les années 80. Un homme très intègre, Ronnie James Dio, qui est décédé、euh, dimanche matin d'un cancer de l'estomac à 67 ans. 19h15, vous êtes en compagnie d a n n e l e f e b v r e à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de C'est Fou entièrement consacrée au métal mélodique, métal progressif et power metal. On va maintenant poursuivre avec encore un peu de thrash. Dans un moment, on va entendre Warbringer et Raven, mais tout de suite, on écoute les New Yorkais de Overkill avec un extrait de leur fantastique dernier album Ironbound. Un、oui, des meilleurs albums de métal qui est paru en 2010. Évidemment, c'est un de leurs meilleurs albums, aussi en carrière à Overkill. On écoute la pièce The Green and Black à l'antenne de la Radio Campus, la seule station à diffuser du vrai métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM! シフォー891。Uh. <c oughs> Eh bien, tu peux le faire. Écris un courriel à p r o g s e f o o i u q t r c a Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été. Écris à p r o g s f o o a l u q t r c a ou visite sefou.ca. Les m â l léchés, Empreine Galactique, Balsalva, Apocalypse n i g h c l u b ils ont tous gagné les mardis de la relève du Gambrimus. s les mardis de 21h, viens découvrir des groupes qui ont du talent. De nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 13e édition mériteront plus de 10 000 en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de leurs chansons sur les ondes de Sifu 8 9 FM. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration musique Daniel Côté, studio Voxstone, La b a r i e t studio Newton. Les mardis de la relève du Gambrinus, un événement production Joshua et Sifu 8 9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 Archambault et Archambault.ca, la culture du divertissement. C'est fou. Dans vos oreilles. Dans vos oreilles. 89 000 fois. Sur le net, ou c'est fou.ca. Avec r r r b i n g e a Scorch Earth, une pièce t i r é de leur deuxième album Waking Into Nightmares. Qui est Paru l'été dernier en 2009. Juste avant ça, on a entendu un trio anglais Raven des vétérans avec la pièce titre de leur dernier excellent album Walk Through Fire qui est paru au début de l'année. Et au début du b l o c on a entendu Overkill, une autre formation de vétérans, ceux-là du New Jersey avec la pièce The Green and Black qui, oh là, excellent, absolument excellent dernier album. Ironbound lui aussi est paru au début de cette année. 19h34, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de Sifu consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal. C'est Alain L'Affaire qui vous accompagne en musique comme ça jusqu'à 21h. On va maintenant poursuivre avec un peu de métal progressif. Dans un moment, on va entendre Iron Maiden, mais tout de suite, on écoute une formation de Québec. Southern Cross! Avec la pièce Open Scars, sur les zones de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du vrai métal en Mauricie. C'est faux! 8 9 FM! Iron Maiden avec la version spectacle d'un de leurs classiques,、The、clairvoyant, s'est tiré de leur dernier album, Flight 666, qui est paru à l'été 2009. Et juste avant, on a entendu une formation de Québec, Southern Cross avec Open Scars, pièce tirée de leur deuxième album, Down b e l o w qui est paru aussi en 2009. Je vous rappelle qu'ils feront la première partie de Primal Fear ce dimanche à l i m p é r i a l de Québec. 19h45, pile, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal. La seule émission d q u i faut consacrer au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal. C'est Alain Lefebvre qui vous accompagne comme ça en musique jusqu'à 21h. On va y aller avec un peu de métal doom, mais avec、euh, des tendances très, très progressives. Dans un moment, on va entendre Mastodon avec un extrait de leur excellent dernier album, Crack the Sky. Mais tout de suite, On écoute une formation américaine, une autre formation américaine, Baroness, The s w e d i s t Curse, sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89.FM! Sipo 89. Excellente, excellente formation originaire d'Atlanta en Géorgie. Mastodon. Avec la pièce The Last Baron qui clôture leur fantastique dernier album Crack the Sky qui est paru au printemps 2009. Juste avant ça, on a entendu une autre formation originaire du sud des États-Unis. Baroness avec The Sweetest Curse. Ça nous vient du Blue Album qui est un autre des très bons albums que j'ai beaucoup apprécié en 2009. 20h03, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal. La seule émission de s f u consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal, au doom metal. C'est Alain Lefebvre qui vous accompagne comme ça en musique jusqu'à 21h. On va poursuivre avec encore du métal doom. Dans quelques minutes, on va entendre un des, un des grands noms de ce mouvement, My Dame Ryan. On va aussi entendre Danova. Mais tout de suite! On écoute les Canadiens Bison BC, Melody, This is for You, tirés de leur dernier album, nouvel album, Dark Ages, qui est paru il y a quelques mois. Vous êtes à l'antenne de c i f u 8 9 1 la radio campus de t o i a r e g et la seule d i f f u s é e du vrai métal. Et vous pouvez r e s s e r p o i ici, le 891 FM.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 Death in his h is b e a u t y f I feel him when he breathes as we fall. And I clasp him to me as we fall. La formation américaine d o n o v a n Avec la pièce One Mind Gone Separate Ways, la pièce qui clôture leur dernier très très bon album, Unknown You, qui est paru en 2008. Juste avant ça, on a entendu les anglais de My Dying Bride avec Fall With Me, c'est tiré de leur dernier album studio, For Lies I s a r qui est paru en 2009. Et au début du b l o c on a entendu les Canadiens de Bison BC avec Melody This Is For You. C'est tiré de leur deuxième album, Dark Ages, qui est paru plus tôt cette année. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, il y en a plein, plein, plein de concerts métal à venir. Demain soir, Dark Tranquility sera à l i m p é r i a l de Québec. Vendredi, vendredi prochain, 21 mai, Trois Rivières Metal présente Reanimator, N is Near, Black Water Pollution et Uriel. Ça se passe au stage dans le secteur Cap de la Madeleine. Dimanche 23 mai, oui, bien sûr, Primal Fear, Southern Cross et Ice Vinland seront à l i m p é r i a l de Québec. Mercredi 26 mai, Le Kunakai seront au Fofun é l e c t r i q u e Samedi 29 mai, encore là, il y a un spectacle audio stage avec une formation québécoise, c'est-à-dire Ice Win.、Euh, dimanche 30 mai, Hypocrisy, Blackguard, Scar, Symmetry, Hate et Schwachbuckle seront au Fofun et le lundi le 31, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Pour les amateurs de Black Metal, Nagel f a r seront au Petit Campus le mardi 1er juin et le lendemain, le mercredi, ils seront à l'Agité de Québec. Tain Fetus et R6 ainsi que cinq autres groupes seront au Fofun le mercredi 2 juin.、Euh, vendredi 25, Scorpions et Cinderella seront au Pavillon de la Jeunesse de Québec et le samedi, le lendemain, ils seront au c e n t r e b e l l à Montréal. Iron Maiden seront en tournée et,、euh, ils seront, p r ê s passeront près de chez vous en juillet, c'est-à-dire,、euh, à Ottawa le mardi 6, mercredi 7, ils seront au Centre b e l l de Montréal, bien sûr, et le vendredi 9, ils seront au Festival d'été de Québec sur les plaines d'Abraham. Jeudi 15 juillet, r u s h e n c o r e là,、euh, encore une fois au Festival d'été de Québec, Rheinstein et Apocalyptica, toujours à Québec sur les plaines d'Abraham, le dimanche 18 juillet, vont clôturer. Euh, le festival d'été.、Euh, toujours le dimanche 18, mais cette fois-là, à Montréal, au Fofun, o Soywork,、Di、Death Angel, Mutiny Within et s h w a s h b u c k l e seront, oui, bien sûr, au Fofun. o、euh, e Megadeth, Slayer et Testament seront au Pavillon de la Jeunesse de Québec、euh, le vendredi 23 juillet et le lendemain, le samedi, ils seront au Parc Jean Drapeau puisque c'est là que se tient le Heavy MTL. Uh, 24 et 25 juillet. Le samedi, on va retrouver à l'affiche, oui, Outre Slayer, Megadeth et Testament. Il y a aussi Alice Cooper, Mastodon, Fear Factory, Cataclysm, Anvil, et,、uh, Rob Halford. Le dimanche, bah,、uh, le dimanche est moins intéressant. Il y a Corn,、uh, Lamb of God, Five Finger, Death Punch,、uh, Hate Breed, uh, uh, Three Inches of Blood. C'est bon, ça, Three Inches of Blood.、Uh, Winds of Plague, Atreyu,、uh, In This Moment,、uh, Norma Jean, et il y a Rob Zombie. Dimanche 12 septembre, c'est loin, mais les billets sont déjà en vente depuis un bout de temps. Catatonia, Swallow the Sun et Orphan Land seront au Petit Campus. Samedi 18, Camelot, Leaves Eye et Blackguard seront au Club Soda. Et Pika seront de retour au Club Soda encore une fois le dimanche 21 novembre. Et finalement, le lundi 22 novembre, toujours Forbidden, Evil, Gamma Bomb et Bunded by Blood seront au Fofun e l e c t r i q u e 20h38, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de Tifu consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power m e t a l C'est a l a i n l e f e r e qui nous accompagne à la musique comme ça jusqu'à 21h. On va maintenant poursuivre avec des trucs un peu plus sombres. Oui, dans quelques minutes, on va entendre z o r n avec un extrait de son excellent troisième album solo. Mais tout de suite, on écoute b o r t n a g e r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 Le cinéma du Cap est fier de vous offrir un cinéma comme nulle part ailleurs, avec ses sept salles et toutes les primeurs. Voici les prochaines sorties à surveiller au cinéma du Cap. Robin des Bois et Lettre à Juliette, à l'affiche dès le 14 mai. Shrek 4 3D, à l'affiche dès le 21 mai. L'Enfant Prodige et Prince of Persia, à l'affiche dès le 28 mai. Marmaduke, à l'affiche dès le 4 juin. Karatekid et l'Agence Touriste, à l'affiche dès le 11 juin. Entrez dans le monde du cinéma et vivez l'expérience avec le cinéma du Cap.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 C'est fou à l'UQTR. t r a v a i l l e t a la veine. f Avec un extrait tiré de son e x c e l l e n t n o u v e l troisième album solo, After, par au début de l'année, c'était la pièce Undercurrent. Juste avant ça, on a entendu Buck Nagger avec la pièce Flesh Flower. C'est tiré d'un autre des très, très, très, très, très bons albums qui sont parus cette année,、euh, jusqu'à maintenant, l'album Universal. 20h54,、euh, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi, mes amis. Le Dr. Pendragon et Sinistros vont suivre dans quelques minutes avec、euh, l'émission Réanimation. Je vous laisse avec une dernière pièce, une pièce de la formation Dark Tranquility qui, je vous le rappelle, sera en spectacle demain soir à l'Impérial de Québec. On va entendre la pièce、euh, Nightfall by the Shore of Time. qui ouvre leur premier album, Sky Dancer, de 1993. Je vous donne,、euh, je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous donne rendez-vous à 19h, mardi prochain, pour une autre émission, La Brique et le Fanal. Et n'oubliez pas, un classique vendredi à midi, je vous présente un, un gros spécial, Ronnie James Dio. Bonne semaine.、Nice.